Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. L'église catholique a célébré ce dimanche la fête de Pâques. C'est une fête de Pâques pour les chrétiens catholiques. Certains habitants de la capitale Bujumbura disent que ce jour arrive au moment où ils sont dans une pauvreté extrême. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM, demande toujours que justice soit rendue sur le dossier d'assassinat de l'ancien vice-président de cette association, Ernest Maneoumba. Il a été assassiné il y a 10 ans, le 9 avril 2009. Il y a, il y a, euh, pardon, il y a 14 ans. La coalition, la coalition des associations des personnes handicapées demande que des lois facilitant la vie de cette catégorie de Burundais soient effectivement euh, mises en, euh, mis en application. C'est au moment où, ce lundi, il y aura une célébration de la journée internationale dédiée aux personnes handicapées. Et puis, l'ex-administrateur communal de Mouta, en province de Lumogé est dans les mains du parquet de la République à Kabizi, dans la province de Bujumbura, depuis l'après-midi la, de ce samedi. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Célébration ce dimanche 9 avril 2023 de la fête de Pâques pour les chrétiens catholiques. Des habitants de la ville de Bujumbura indiquent que cette journée arrive au moment où ils vivent dans la pauvreté extrême causée par la flambée des prix des denrées alimentaires. Ceux qui se sont exprimés au micro-trottoir de la radio Isanganilo demandent au gouvernement de, voir, de revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité. Suivez. Aujourd'hui, nous célébrons d'une façon difficile la fête Pascal parce que si nous analysons les prix sur le marché des produits alimentaires, ils sont doublés deux ou même trois fois. Alors, si nous allons aller acheter des produits alimentaires, nous trouvons que c'est difficile. Les citadins mangent surtout le riz et les haricots. Vous voyez, avant le riz était à prix abordable, par exemple à 1400, 1500, mais aujourd'hui sur le marché, le prix, le, le prix du riz est doublé d'une façon vraiment dire, catastrophique avant c'était 1400 mais aujourd'hui c'est 3800 ou même 4000 il y a même des qui s'achètent à 6000 vous voyez que les prix ne sont pas quand même abordables les conséquences sont nombreuses et surtout vous voyez les prix sont haussés alors que les moyens restent les mêmes si les prix haussent Et alors que les, les moyens financiers euh, ne s'augmentent pas, vous voyez que le problème euh, s'augmente. Dans la culture borondeuse, euh, pour célébrer les fêtes ou autres cérémonies, les boissons ont une place importante. Euh, aujourd'hui, nous voyons que euh, avoir des boissons ou les produits de la bravoudie, c'est vraiment un problème, c'est vraiment un casse-tête. Alors, nous demandons à l'État aussi à ré régler ça ou à disponibiliser ces boissons. Et aujourd'hui, nous sommes dans le jour pascal. Si nous célébrons le jour pascal sans toute Avoir de la boisson, vous voyez que c'est contradictoire. Alors nous demandons à l'État de régler ça le plus tôt possible parce que nous, les habitants, nous souffrons beaucoup et surtout pour avoir de quoi en manger. Aujourd'hui, tous les chrétiens du Burundi et du monde entier célèbrent la fête de Pâques. Nous rappelons à la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents. Nous disons merci à notre Dieu qui a fait que nous soyons vivants. Il y a ceux qui ne sont pas arrivés à ce beau jour. Nous sommes allés à l'église, c'est grand chose. Comme d'habitude, nous préparons dans les familles de bons repas à l'occasion de cette fête pascale, ce qui est presque pratiquement impossible pour le moment, parce que tout le monde sait que nous vivons dans une situation critique causée par la hausse des prix, le haricot, le riz, tous les aliments de première nécessité. Nous demandons alors à notre gouvernement de diminuer les taxes pour les produits agricoles afin que les prix baissent et la vie des Burundais retrouve le rythme normal. Je vous le disais tantôt, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, au LICOM en sigle, demande toujours que justice soit rendue sur le dossier d'assassinat de l'ancien vice-président de cette association, Ernest Manirumba. Ce dernier a été assassiné il y a... Euh, het ja... De... 14 ans, c'était en date du 9 avril 2009. Gabriel, Gabriel Roussili, président de l'Olicom, se dit par ailleurs inquiet que ce dossier ait été perdu au niveau de la Cour suprême. Il vient d'adresser une correspondance au président, au président de la Cour pour lui demander que tout soit au clair sur ce dossier, de même que ce pour deux autres membres de l'Olicom, Charlotte Oumouaneza et Arka Debutoï. Suivez Gabriel Roussili, président de l'Olicom. Zo'n message vise à rappeler, rassassinat ignoble de l'ancien vice-président de l'Holicom, Ernest Manirunva, qui a été assassiné le 9 avril 2009, donc 14 ans, sans que euh, la famille, et les membres de les membres de la société civile, les amis et connaissances, attendent toujours la vérité sur cet assassinat ignoble. 14 ans, quand même, c'est beaucoup. Nous attendons toujours la justice. Ce qui nous inquiète aussi, euh, c'est que euh, le dossier qui était en justice est introuvable actuellement. On a tout essayé pour chercher le dossier, mais on ne parvient pas à trouver le dossier. Vous savez qu'il y a des nouvelles nominations au niveau de la Cour suprême. Certes, il n'y a pas eu d'échange et c'est un dossier qui va ici, qui va là-bas. On ne sait pas vraiment où se trouve le dossier. Et souvenez-vous, le dossier a été appelé en audience publique plus de deux fois dans la Cour Suprême. Il faut vous rappeler que c'est le qui a été rejeté à la Cour Suprême. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas réellement où se trouve le dossier. Nous demandons à la justice à tout faire pour que ce dossier soit euh, là. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a euh, d'autres membres de l'Oricom qui ont été assassinés. Ici, nous rappelons euh, Charlotte Mugwaneza qui a été assassinée en 2015 après le kidnapping. Elle a été assassinée euh, de façon ignoble, après vraiment de la torture grave. Il y a aussi Arcade Butoyi qui a été kidnappé depuis 2020. jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas vraiment ces nouvelles. Raison pour laquelle nous venons d'adresser une correspondance aux autorités compétentes pour qu'ils puissent nous aider sur ces trois cas. On a adressé la correspondance au président de la Cour suprême avec copie au ministre de la Justice et gardé des sons. On espère bien que ces dossiers seront traités en fait que la justice soit faite. La Fédération des associations des personnes handicapées du Burundi demande que des lois facilitant la vie de cette catégorie de Burundais soient effectivement mises en application. Kassian Bizavi gomba le président de la fédération de cette fédération des personnes handicapées du Burundi, FAPHB en sigle, se montre toutefois fier que euh, ces lois aient été mises en place par le gouvernement burundais. Il le dit au moment où le pays célèbre ce lundi 10 avril la Journée internationale des personnes handicapées, une journée habituellement célébrée, euh, célébrée le 3 décembre de chaque année. Suivez plutôt Cassian Bizavi gomba président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Burundi. Le Burundi a préféré célébrer cette journée en date du 10 avril parce que son excellence le président de la République du Burundi a voulu honorer et, et le rosser et les festivités de cette journée. Donc cette journée est alors célébrée en cette date ici au Burundi. Du côté des personnes handicapées, au Burundi. Nous avons beaucoup de choses à remercier au gouvernement du Burundi, entre autres les réalisations envers les personnes handicapées. Nous avons à remercier au gouvernement du Burundi les effets eh, qui sont eh, octroyés aux personnes eh, handicapées, donc le matériel de mobilité et le matériel appelé eh, prothèses. Donc pour euh, remplacer les, les articles perdus ou bien les, les membres perdus de notre corps aussi, on peut remercier le gouvernement des formations en métier qu'il réalise envers les personnes handicapées et l'octroi des, des kits de démarrage qui sont octroyés chaque fois après la formation aux apprentis de métiers, aussi des réalisations qui sont faites envers les associations des personnes handicapées et des centres des personnes handicapées. C'est beaucoup de choses qu'on peut remercier à notre gouvernement. Mais aussi, nous avons des choses que nous demandons qui sont, entre autres, des défis. C'est-à-dire que nous voudrions que tous les textes et les lois qui sont rédigés signés doivent donc être mis en vigueur. C'est-à-dire que les personnes handicapées se retrouveront dans leurs droits que tout autre citoyen burundais. C'est-à-dire que les personnes handicapées, selon les compétences, se trouveront dans tous les secteurs, que ce soit privé ou public, comme tout autre citoyen burundais. L'ex-administrateur communal de Mouhouta en province de Rumongue est dans les mains du parquet de la République à Kabesi dans la province de Bujumbura depuis l'après-midi de ce samedi. Domitile Nuzunimana est accusé de détournement des biens du trésor public. 150 tôles venaient d'être saisis dans sa parcelle qu'elle a récemment achetée à Gakungwe en commune Kabesi. Les précisions de Jean-Pierre Misago. Domitile ex-administrateur communal de Mouhouta, a été interpellé vers 16h de ce 8 avril 2023 avec, comme chef d'accusation, détournement des biens du Trésor public, une arrestation confirmée par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, selon lui. Le parquet de la République près le tribunal de grande instance de Kavesi a décidé de la retenir à Kavesi après une fouille et perquisition effectuée dans une parcelle qu'elle a récemment achetée à Gakungwe en commune de Une fouille et perquisition opérée par la police de la commune de en collaboration avec l'administration locale au terme de laquelle 150 sa tolles ont été saisies dans un annexe dans la dite parcelle. C'est là, à Kabesi, où les enquêtes judiciaires approfondies s'offriront selon le porte-parole du ministère et à l'intérieur dans ses attributions. Nounzouan Imana Domitil avait été suspendu de ses fonctions d'administrateur communal de Mouta le 6 mars 2023, accusé de détournement des matériaux de construction des écoles. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Innocent Vivonimana pour la collaboration technique. Un bon dimanche à tous. Bonne fête pascale pour les chrétiens catholiques. Et au revoir. Léonce vitariho.